Mosaïque. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio Issanganilo. r a v i de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Et ce sera pour parler au cours des quelques minutes qui vont suivre d'autres dialogues i n t e r b o r o n d a s organisés à Arusha sous la facilitation de Benjamin k a p a les 16 et 17 janvier. Des responsables et acteurs politiques bourronnais, essentiellement ceux qui n'avaient pas été entendus par l'ancien président tanzanien, Abu Jumbura, début décembre dernier, s'étaient donné rendez-vous autour de lui. Mais certains résistent encore à participer. On parlait de certains des opposants politiques regroupés au s e i n de la place e s formes s é n a r i d e Pour quelles raisons et quels objectifs? Espérons qu'on aura une réponse, mais en attendant, Qu'est-ce qui a été décidé au dernier rendez-vous d'Arusha o sans le scénariste en son nom, sans non plus la mouvance À quand la rencontre de tous les protagonistes et quel espoir pour les b u r û l e s Et bien d'autres questions. En vue de tenter des réponses, quatre invités sont avec nous sur le plateau. Honorable Agatho Gouassa, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est en même temps président de la coalition Amisello. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Léon Sengena Koumana, c'est le vice-président du parti Sawania Fodégo. Bonjour. Bonjour et merci pour m'avoir invité. Il y a également le président du MRC Lulenzangemelo, professeur、oui. juvénal Ngobwanou Boussa. Bonjour et bienvenue. Merci de l'invitation. Et puis nous sommes avec Abel g a c h a t s i c'est le président de l'UPRONA. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour m'avoir invité. La mise en onde est assurée par François Akimana. Francine n d u k u g a n o est à la réalisation et au micro vous retrouvez Léon c e v i t a l i o Encore une fois bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Mosaïque. Captez Issa Nanilo, écoutez la différence. La première question, je la pose à vous. Honorable Léon c e n d k u m a n a du l i o vous venez d'être entendu par le facilitateur à Arusha après avoir raté le rendez-vous en décembre à Bujumbura. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Merci beaucoup. Encore une fois, je dois d'abord donner、euh, des précisions、euh, ou des éclaircissements sur、euh, cette rencontre du 16 et du 17.、Oui. Il ne s'agissait pas du dialogue politique que nous appelons, si vous voulez, négociation politique au niveau des partis politiques et de l'opposition. Il était question d'essayer de détendre l'atmosphère après la déclaration. Euh, du facilitateur dans le conflit burundais lors de sa dernière visite à Bouchopoura. Ça avait provoqué une crise qui perdait d'ailleurs entre lui et une partie aux négociations, l'opposition. Il fallait aller le voir pour discuter avec lui quels sont les mobiles et quelles sont les raisons, les, les raisons profondes à la base de cette colère et pourquoi il s'est exprimé de cette manière en sa qualité de facilitateur. Mais aussi, encore une fois, de comprendre s'il reste attaché à un projet d'agenda que nous avons, de commun accord, au niveau des partis politiques de l'opposition, lui-même et la mouvance, établi au mois de juillet. Il ne restait qu'à une programmation pour discuter, trouver des compromis, sur cela, pour comprendre s'il est encore là, ou s'il a changé quelque chose, puisqu'il y en a qui pensent qu'il avait exclu de cet agenda la crise du troisième mandat. Alors c'était aussi. Vie dire que i nous avons une proposition que nous n'attendons pas forcément des solutions toutes faites ni de la communauté internationale ni de, de, de la facilitation. Que nous avons le devoir et l'obligation d'aider aussi pour trouver des compromis afin de bâtir un Burundi digne, un Burundi réconcilié, un Burundi uni et prospère. Le climat était a p a i s a n t En tout cas, tel Que je l'ai vu entre la période où l a fait la déclaration et aujourd'hui, c'est quand même i l y avait une baisse de tension. Et maintenant, des opposants regroupés au sein de la plateforme Sénarède, est-ce qu'ils peuvent se réjouir ou pas Alors, Ça, c'est une question. i u t e n du Sénarède, c'est ça C'est une question à poser au bureau ou au président du Sénarède. De toute façon,、euh, moi je le dis, parce que le Sénarède, c'est un cadre qui regroupe les partis politiques, les organisations politiques, mais Y compris la société civile aussi,、oui. et ces organisations, quand même, gardent leurs identités. Et ça、oui. permet une v e r t u r e de d é v a s t a t C'est un front où sont m a l a x e s t beaucoup d'idées. L'important est qu'au bout du compte, à la fin, quand il y a un compromis qui est trouvé, tout le monde e s a l i g n e Alors, maintenant, aujourd'hui, sur la question de l'accord d'Arouche, de la Constitution et du troisième mandat, sur les conséquences liées au troisième mandat, Je pense que nous sommes au, au point fixe où il y a un petit problème、euh, qui semble aujourd'hui créer une, une sorte de débat. Ce n'est pas une d i s t r n c t i o n C'est cette déclaration de Moukapa où certains pensent qu'il nous a induit et qu'il faut renoncer à son médiateur pour apporter notre tour. C'est la même question ou presque chez Abel Gachatsi de l u p r o n a Quelle valeur ajoutée après la rencontre avec le facilitateur Moukapa à Aroucha Euh, merci de cette question. Je dirais que la valeur ajoutée est que le facilitateur nous a annoncé la reprise effective du dialogue i n t e r g o u a n d a i qui aura lieu au mois de février prochain.、Mmh. Sinon, l'invitation qui nous a été adressée, on croyait qu'on allait participer au dialogue, mais après avoir arrivé à Arusha, le bureau de la facilitation, la facilitation nous a. Informés que nous sommes invités pour être annoncés à cette date-là qui va concerner le démarrage, le, la relance du dialogue. Et ils nous ont également donné une série de questions qui seront débattues au cours de ce dialogue. Il s'agissait de la question en rapport avec la sécurité, la question en rapport avec、euh, les, les accords d'Arusha, la constitution,、euh, l'ouverture de l'espace politique, et le rapatriement des o f f i c i e r s et autres.、Mm -hmm. La fin de la crise qui vient de durer près de deux ans, est-ce qu'elle s'est r é a r é e pour bientôt Ah oui, si aujourd'hui elle est. Partenaires politiques, les politiciens burundais, les gens qui, qui souhaitent que notre pays sorte de cette crise et surtout se préparer aux élections de 2020, se m e t t e n t ensemble et aborde n t les questions sans f o u f o u i l l a l e je pense qu'il y a lieu de faire sortir notre pays à cette crise. J'espère je, je, et je suis conscient que si. Les politiciens, si le gouvernement, si la médiation mettent ensemble tous les efforts pour contribuer à ce que notre pays sorte de cette crise, je pense qu'il y a lieu de sortir de cette crise et surtout、euh, commencer à se préparer aux élections de 2019. Merci Abel, mais quelque part, il y a des partis politiques qui avaient été invités et qui ont jugé bon de ne pas participer. Professeur de Juvenal g o u a n u b u s a du parti MRC, Roulin Zangemero, vous êtes du nombre. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous vous êtes absenté、euh, Je voudrais d'abord dire combien、euh, le parti MRC, Roulin Zangemero, croit aux vertus du dialogue et de la concertation.、Mmh. Et nous sommes prêts, effectivement, à participer à une session de dialogue. Il se fait que les journées de janvier. 16 et 17. Oui, ce n'était pas. Le dialogue. Donc nous répondrons à une session de dialogue. Autre chose, il y a eu d'abord un problème de communication.、Mmh. Au départ, on entendait、euh, le facilitateur、euh, et le bureau de la facilitation dire que、euh, cette rencontre était destinée à des politiciens en exil qui n'avaient pas pu être rencontrés à Bujumbwa. Moi, je suis parmi les partis qui avaient été rencontrés à Bujumbwa.、Mmh. o Deuxièmement, il y a un problème d、euh, a n s la logique organisationnelle même de cette rencontre. On a invité, goutte à goutte, on n'entendait pas ici, par là, quelqu'un avait été invité, et puis à la dernière minute, on nous a envoyé des invitations, et dans la foulée, des tickets. Pour partir le même jour, ce n'est pas comme ça qu'on organise une rencontre entre gens responsables.、Euh, troisièmement, nous considérons qu'il n'y a pas eu de plus-value par rapport Aux rencontres antérieures. Comment Parce que ce que l'on estime aujourd'hui comme étant le résultat des journées du 16-17 janvier, c'était déjà connu depuis le mois de juillet. Je n'étais pas à Arusha au mois de janvier, mais j étais au mois de juillet. Et il faut ici qu'on dise qu'il n'y a pas de supposé connu. Laissez-moi vous dire les huit points. Je les tiens d'Arusha en juillet, pas de maintenant. Condition de sécurité Et engagement de mettre fin aux violences pour favoriser le rapatriement d'un juge. Engagement envers la primauté du droit et lutte contre l'impunité. Statut et mise en place de l'accord d'un c h a p o u r la paix à la Concertion au Bundi. Renforcement de la culture démocratique et ouverture de l'espace politique. Question sociale et humanitaire, incluant le genre. Mise en œuvre des décisions du sommet des chefs d'État de l'EAC du 6 juillet 2015 sur la mise en place d'un gouvernement i n t e r n a t i o n a l Impact de la c r i s e sur l'économie et enfin r e l a t i o n entre le Burundi et les pays voisins et les autres partenaires. Donc ça s'est répété en juillet Et c e s t ça en juillet. Et en juillet, nous avions même déjà eu l'occasion de proposer des amendements. Parce que pour nous, en tout cas de l'opposition, nous considérions qu'il fallait d'abord mettre un climat serein et un environnement qui soit sain pour、euh, les négociations, notamment l'arrêt des arrestations. L'arrêt des tracasseries administratives des participants au dialogue. Nous avions insisté sur le fait qu'en réalité, les huit points découlaient d'un seul c'est ce, le statut et respect des accords d a r g e n Nous avions déjà insisté sur le fait que le point concernant、euh, les relations avec les pays voisins et les partenaires, ça, ça découlait des autres、euh, résolutions. Parce que les pays voisins et D'ailleurs, on parlait essentiellement du Rwanda ou les autres partenaires. Mais eux aussi ont pris des décisions parce qu'il y avait déjà la crise, parce qu'il y avait violation des droits de l'homme, parce que l'accord de Cotonou n'était pas respecté. Le jour où tous ces problèmes n'auront plus lieu, les relations entre bandes et partenaires ont l i e u Donc, par rapport à juillet, nous ne voyons pas un changement dans、euh, la manière d'organiser cette rencontre de la part du facilitateur. Maintenant, si effectivement、euh, ces <coughs> points sont mis à l'ordre du jour, on va voir comment. D'abord, les aligner, savoir ce qui commence et par quoi on doit terminer. Ce gouvernement de transition, ce n'est pas, pas une panacée. Ce n'est pas vraiment ça que nous cherchons. C'est d'abord nous entendre s u i les points essentiels. Et le gouvernement de l'Union nationale viendra pour mettre en place des institutions. Chargé de faire respecter l'éventuel accord que nous aurons、euh, signé. Et lorsqu'on entend d'ailleurs p a s de gouvernement de transition, il faut en faire une interprétation assez large. Un gouvernement de transition, avec les mêmes structures dans les e c t e u r de paix et sécurité, les mêmes structures dans l'administration, un gouvernement de transition ne changerait rien. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans un gouvernement. Qui ne sont pas nécessairement contents de ce qui se fait dans ce cas-là, d e ce gouvernement. Mais vous, vous n'avez pas répondu présent à l'appel du facilitateur. Est-ce que vous allez finalement dire que ceux qui ont répondu présent ont perdu leur temps Il n'est pas dans l'habitude du parti MSN et de juger les attitudes des autres. Ils sont allés dans cette rencontre, c'était leur droit, ils sont libres de le faire, mais nous, nous savons q u o n ne l a v o n s pas perdu de temps en n'y allant pas. Est-ce que vous faites partie du Sénarède Mon parti fait partie du Sénarède. Et il y a quelqu'un qui est allé à a r u s h a qui représente le Sénarède à Boujamboura. N'est-ce pas que le Sénarède est divisé Non,、hum. il n'y a pas de division. Il y a des divergences de vues dans toute famille. À mon avis, il n'y a, a aucun problème. Il y a le Frodebou qui prend l'option de participer, quels que soient les propos tenus par nos f a c i l i t a t e u r en décembre à b o u j a m b u r a Mais quelque part aussi, il y a des personnalités responsables du Sénarède qui disent que. f i n a l e m e n t ils ont trahi. La question est imposée au fond des.、Prix. Nous nous sommes restés、euh, tout à fait euh, fidèles euh, à ce que nous avions décidé. Le... Auriez-vous une qu quelconque réponse Honorable Léon Srielakoumana. Ou... Est-ce que le, le scénariste n'est pas divisé à ce point Nous n'avons pas encore réussi à de demander l e x p l i c a t i o n Mais je v e u x r <rire> a i s dire que trahir dans une organisation politique, c'est par rapport à l'idéologie. Il faudra qu'on nous explique par rapport à quel axe idéologique nous avons péché. Sinon, la ligne, la ligne de négociation, la ligne de dialogue politique, je crois que c'est la même ligne que la ligne du s a r i s t e Et je dois vous dire que lorsqu'il y a des partis en conflit, avec une facilitation, des problèmes ou des difficultés peuvent de surgir soit de l u n e des d e u x partis e ou du médiateur ou du facilitateur h u i m ê m e Alors, la meilleure voie de résoudre ce problème, c'est des difficultés, c'est obligatoire, par exemple, de vous rencontrer. Et de vous parler face à face d'objets de voix. Il n'est pas question de pouvoir régler ça par la voix de, de WhatsApp, de, de, de Twitter ou d'une lettre. Il faut oser affronter l'autre partie en face. Ah ben, et pour terminer, je pense que les problèmes que nous avons avec le pouvoir d'Obujo-Boura sont plus sérieux que les problèmes que nous avons avec la facilitation. En passant, il y a professeur Ngobuano-Boussa qui dit qu'il n'a pas perdu le temps. Il n'a rien perdu en ne répondant pas présent à l'appel la d'Omkaba, même s'il ne dit pas non plus que vous vous avez perdu le temps. Réaction Il n'en est pas dit. D'abord, d'abord, d'abord, <rire> son parti avait rencontré d'ailleurs le facilitateur, q u a t r i c k et Jamboa. Vous non Nous, nous, pas, nous, nous on ne l'avait pas rencontré, donc c'était une occasion aussi de le rencontrer aussi. Et deuxièmement, je vous dis qu'il y avait un blocage. Quand il a déclaré que ceux qui pensent que le troisième mandat、euh, n'était pas encore une question à débattre, que, que, je ne sais pas comment il a dit. Vous vous souvenez Vous avez d t é c h o q u a n Vous avez dit que c'était très choquant. Alors, de cela, il y a quand même une sorte d e f r u s t r a t i o n du côté de l'opposition. Peut-être que vous n'avez pas été choqué de la même manière. Nous, le fraudebé est habitué à cette situation. <rire> Mais depuis 1993, nous avons connu énormément de problèmes et nous avons négocié avec ceux-là même qui nous ont causé des problèmes. Et je l'ai toujours dit, Mandela, en 2001, pour nous, nous faire accepter, ou Yoya, qu'on partage en deux phases, une période、voilà. de vie de transition, il nous a qualifiés de génocidaires. <rire> nous, <avons> <rire> nous avons combien à g e n o c i d e contre l e t o u t aussi Combien d a n e s Il a t nous avons combien à g e n o c i d e contre l e t o u t aussi. Oui. Et、ça, c'est plus fort que de dire que c'est lui qui ne prend pas le troisième. En Alicom, vous savez, on a continué et on a abouti à un accord. Permettez que j'ai un c h i e honorable、bien. Agaton Guassat, d'Ami z é r é Maloundi, en même temps premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous, vous êtes en tout cas acteur politique connu, vice-président de la Chambre basse du Parlement, et vous venez de participer à la rencontre avec Moukapa à a r u s h a Quel aurait été votre constat Mon constat, c'est que le Burundi est objet de préoccupation dans la sous-région. Ça, je le, je le dis, je cite le facilitateur lui-même. Il a dit et m'a dit que le Burundi reste une préoccupation. Pas seulement pour le facilitateur, mais aussi pour les chefs d'État de la sous-région. Et là, c'est en quelque sorte un clin d'œil envers nous, les Burundais. Parce que même si. Nous, nous sommes à la base de cette préoccupation. La solution ne viendra pas de la facilitation ou de la sous-région. La solution, ça viendra de nous-mêmes. C'est quelque chose que l'on se, se détermine à résoudre nos différends. Deuxième chose, je dois dire qu'il y a en quelque sorte une responsabilité que nous devons assumer en tant que Burundais. Là, c'est par rapport à tous c u s remous que les propos du facilitateur. À causer. Vous savez, nous vivons une crise depuis presque deux ans et depuis deux ans, on a des, des médiations ou des facilitations qui sont restées infructueuses.、Euh, quelque part, nous devrions nous-mêmes nous interroger. On a, on a récusé Ginit, on a récusé l'autre Sénégalais. Il y a maintenant b e n o m a t qui est personne non g r a t a à Aboujoura. <rire> Il y a un capa qui risque pour une partie aussi de subir le même sort que ses prédécesseurs. Alors là… C'est toute une chaîne. <rire> Moi j'imagine que nous devons quand même, comme disait Honorable Léonce, essayer de nous contenir, de contenir notre colère pour quelques désagréments causés par l'un ou l'autre. De toute façon, c'est nous qui sommes en difficulté. Ce ne sont pas ceux-là qui peuvent afficher un comportement ou une attitude de nature à nous frustrer encore une fois de plus. Parce que nous sommes déjà plus que frustrés par notre situation elle-même. Donc, nous devons pouvoir transcender nos émotions, même les plus vives que ce soit, et ceci pour l'intérêt de notre nation. Parce que, quelque part, le Burundi souffre depuis l'indépendance. Ça fait maintenant 54 ans, nos 55 plutôt. Le garder où nous en sommes. Quand on visite d'autres capitales, réellement, on se sent un peu gêné. C'est comme si nous autres, nous n'avons jamais été indépendants. Parce qu'on ne voit pas de réalisation qui puisse témoigner réellement qu'on gère pour nous-mêmes. Si on compare avec les autres capitales, peu importe l'étendue des États qui nous entourent, Mais de toute façon, là où il y a instabilité, on voit qu'il y a effectivement des dividendes. Nous devrions faire un sursaut et voir comment est-ce q u on peut faire pour que ces crises qui sont devenues presque cycliques trouvent un terme une fois pour toutes. Et l'occasion, c'est maintenant. Je le disais dans l'émission Kunaama, je le disais à mes, à mes confrères ici, mais après tout, on a presque tous dépassé la quarantaine sauf. M. Gachassi, qui, qui, qui l'approche lui aussi, nous devions beaucoup plus penser à l'avenir de son pays, donc aux générations montantes qu'à nous-mêmes. Parce que ce qui nous cause problème, ce sont les spéculations, c'est le sectarisme qu'il nous faut absolument arriver à éradiquer. Par ailleurs, le facilitateur a précisé qu'il trouve que c'est inopportun de penser à toucher aux accords d a r u c h a maintenant, à la Constitution. Ce sont des textes fondamentaux qui constituent la base même et qui ont produit quelques effets après tant de déchirements qui étaient observés ou vécus par les Burundais. Il le dit à votre satisfaction、Mais、Bien sûr. Oui, de toute façon, on a intérêt à chercher à stabiliser davantage le pays plutôt que de créer de, de la polémique. Et, et puis, je me dis que vraiment le problème que nous avons, ce n'est pas ces textes-là. Non, mais, mais, mais c'est plutôt notre façon de le gérer. Notre façon de le gérer, c'est ça qui, qui, qui doit nous préoccuper. Parce que les gens n'ont pas, pas fui le pays à cause d'un mauvais texte de constitution ou d'un mauvais accord d'Arocha. Même quand bien même il serait mauvais, ça a permis à certains d'accéder au pouvoir. Ça a permis à certains d'accéder à certains postes de responsabilité. Alors, faut-il remettre en question cela avant tout Ou faut-il plutôt chercher à corriger là où il faut corriger pour rassurer les uns et les autres et permettre que les gens puissent se sentir tous en q u i é t u d e et avancer ensemble Et en passant, est-ce que vous comprenez ceux qui prennent l'option de ne pas participer aux activités organisées par f e c a p a pour le Burundi Vous savez, moi je respecte les opinions des gens. Cependant, j'ai aussi la liberté d e m e t t r e mon avis par rapport à ça.、Oui. Moi je me dis que. Pour parler clairement, le Sénarède, il y a M. Léonce ici, il y a M. le professeur ici. Il y a du p r o n g e Non. a du p r o n a Pour moi, je dis toujours que quelque part, c'est peut-être leur façon de, de procéder, c'est leur approche. Ils sont libres de, de, de le faire. Mais à mon avis, si on invite les composantes du Sénarède, le Sénarède est invité. Donc, ils peuvent toujours répondre présents et faire prévaloir les revendications comme plateforme Sénarède. À travers、oui, d'autres、euh, étiquettes Non. Après tout, l'Offre-Débou est connu comme f r o d é b o u MRC est connu comme MRC l'autre organisation est connue sous son laber. S'ils viennent et qu'ils disent quoique vous nous avez invités individuellement, nous constituons une plateforme dénommée Sénarède. Pour nous, nous n'allons pas faire comme、euh, les oiseaux qui, qui crient à tort et à travers. Nous avons, par exemple, M. o n s i Juvenard, c'est lui qui va porter notre parole.、Mmh. Et, il l'assiste. C'est même la question que Léon se posait il y a quelques <coughs> instants, quant, quant à comment organiser les, les représentations. Autour d'une table, si on est à six m i l l est-ce e que r é e l m e n t on va parvenir à nous entendre Ou bien ça sera un véritable, une véritable tour de ma babère. Mais si on peut regrouper à moins de brocs la majorité et l'opposition, par exemple, c'est ça l'idéal même. Le dialogue, c'est deux. <rire> Normalement, c'est deux, ce n'est pas, pas mille. On aurait davantage l'occasion de, de, de travailler vite. et Beaucoup plus efficacement. On éviterait même les petites spéculations de l'un ou l'autre. Tant que vous avez la parole en quelques mots, est-ce que les choses peuvent continuer Le dialogue peut continuer avec ou sans le scénariste Moi j'aimerais que le dialogue continue avec tout le monde. C'est en fait une question de se faire violence parce que l'intérêt ce n'est pas vraiment nos, nos, les qualifications ou les noms que nous portons. Mais l'importance, c'est la valeur ajoutée que le dialogue pourra amener au peuple burundais. Oui, et si nous sommes soucieux de l'intérêt national, nous devons éviter tout ce qui peut constituer un écueil qui pourrait entraver le dialogue, tant souhaité. Nous croyons tous en la vérité du dialogue. Nous devrions alors, tant que nous avons cette croyance-là, t e s t e r nos capacités à pouvoir dialoguer constructivement pour aboutir à des solutions. Qui satisfasse toutes les parties au conflit. Permettez que je pose la même question à d'autres politiciens ici, à Birgachatsi de l'Uprona. Avec ou sans l o s t é n a r è t e les choses peuvent continuer normalement À l'Uprona, nous prenons un dialogue franc, sincère et inclusif. Alors, nous aimerions que, comme mon prédécesseur vient de le dire, que ce dialogue. Qui est en train de se mener à Arusha, soit un dialogue qui inclut tout le monde. C'est pourquoi un dialogue qui, qui concerne une partie, ce n'est pas un dialogue. Il faut que d'abord savoir la raison qui a milité pour que ce dialogue ait lieu. C'est pourquoi je pense que d'ailleurs, notre ami du parti MSC a indiqué、euh, lors de la prochaine rencontre, ils vont. Scénario, aussi, oui, merci, <rire> merci, le scénario ne va p a r t i c i p e r lui aussi. o i m e r c Oui, merci, e Il est ma présidente d scénario. Le représentant est ici, à t r a e r s le voile. v o i Mmh. C'est pourquoi、euh, on ne peut pas quand même continuer sans la participation de tout le monde. Et Je pense que ça, c'est le rôle de la facilitation. La facilitation, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait o, o, la fois passée. À voir comment on a invité les politiciens, les partenaires à ce dialogue. C'était peut-être un test, je, je m'imagine. C'était pour tester si、eh, ces gens qui ont été f i s t r é s par les propos du médiateur. Pour répondre a i t r à son invitation. Je pense qu'il va continuer à y travailler pour que、euh, le prochain dialogue et regroupe tous les partenaires politiques rwandais.、Mm -hmm. Même question, offre-les-vous. La question de participation, comme c'est la raison, ne se pose plus.、Mm -hmm. Parce que ça n'existe plus, nous avons déjà résolu la question et on s'est o r t e n d u avec le f a c i l i t a t e u r et pour preuve à la session de, de, de, de, de juillet. Nous étions tous là. Le débat maintenant se trouve sur le statut, sur le statut du facilitateur. Le, le, le débat se trouve uniquement à son niveau.、Mmh. Sinon, sur、euh, comment être invité, on s'est déjà trouvé la rencontre. Mais、euh, ça vous tranquillise, ce statut de, de, du facilitateur pour le moment Bon, Le facilitateur peut, peut avoir des faiblesses.、Mmh. Mais. La meilleure façon, c'est de chercher comment. Des faiblesses qui peuvent être redressées. Tout à fait. Et, et la voie la meilleure, c'est de négocier avec ceux-là même qui l'ont mis en place pour redresser la situation. S'il faut lui adjoindre q quelques... des appuis, il y avait d'ailleurs cette idée quand il a été nommé. En fait, on avait un médiateur, mais on a vu que le médiateur n'avait pas suffisamment de temps.、Mmh. ça s rendu que le médiateur avait aussi fait beaucoup de mandats. <rire> Alors, en cherchant qu'on qu qu le renforce, On proposait, je pense, trois noms. Kapa, Betty, parce qu'il est issu de Tisanon, de, de, de la Mozambique. Alors, la région a choisi mon Kapa, comme il est plus ancien dans son procédé de négociation inter-Burundi. a s Parce que quand nous avons négocié la Compte d'Aroussin, il était en même temps président de la Tanzanie et vice-président de l'initiative régionale pour la paix au Burundi. Ça veut dire qu'il connaît tous les accords qui ont été signés là-bas. Et maintenant, si on constate qu'il a des faiblesses, il faut l'aider. Parce que la solution ou les solutions ne viendront pas. Nous avons à la fois le d é p l o i e e t et l'obligation de l a i d e à chercher des c o m p r e s Professeur Juvenal Ngo g Wanoussa, au sein du parti MRC, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez rien perdu en n'allant pas rencontrer le facilitateur Mkapa à Arusha dernièrement, les 16 et 17 janvier. Est-ce que vous êtes prêt à participer prochainement Nous avons toujours été tout à fait disposés à, à participer à, au dialogue.、Mmh. Mais à participer à un véritable dialogue et non pas à des monologues organisés à Arusha entre groupes. Et cela ne sera possible que si le parti au pouvoir participe à ce dialogue. Parce que vous n'insistez pas là-dessus. Les rencontres du 15-17. Le parti au pouvoir n'était pas là. Et c'est pourtant le parti au pouvoir qui nous intéresse. C'est celui que vous attendez. Oui, c'est celui que nous attendons. Les solutions ne seront pas trouvées s'ils ne sont pas là. Dans ce dialogue, c'est nous et eux. Parce que nous avons l'impression de dire voilà,、oui. tout dépendra de nous. Ce sont nous les b o n s n o u s devons trouver une solution. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut savoir qu'il y a quelqu'un en face. C'est le parti au pouvoir.、Mm -hmm. Et ce parti au pouvoir, dans son comportement, n'a pas l'air de privilégier le dialogue. Regardez tout ce qu'il fait autour de la dite CNDI. a e a d i a l o g u e intérieur. Ce CNDI, c'est un retour en arrière qu'il est en train de proposer pour le Burundi. Les rapports du CNDI disent qu'il faut ramener la peine de mort. Alors que nous, on était déjà un pays moderne avec l'abolition de la peine de mort.、Et、le CNDI propose qu'il n'y ait plus de mandats. Alors que la limitation des mandats montre. La modernisation dans l'État. Et voilà que toutes ces mesures qu'on est en train de mettre en place nous ramènent en arrière à l'époque des partis,、euh, de, de, oh, des pouvoirs militaires. C'est ça qu'on est en train de proposer. Est-ce que vous pensez que ce, ce, ce partenaire qui est en face de nous est suffisamment préparé à dialoguer? o u à imposer s e s manière s de voir les choses. C'est plutôt ça qu'il faut. Parce que nous, entre nous, nous sommes tout à fait disposés, ça viendra de nous, etc. Deuxièmement, les points qui sont à l'ordre du jour. On s'était entendu là-dessus depuis le mois de juillet.、Et、nous avions eu peur, plutôt, lorsque le facilitateur est venu au mois de décembre en disant C'était sur le troisième mandat, il est légitime. Il commençait déjà à oblitérer justement. La feuille de route. L'agenda. Maintenant qu'il remet le débat sur le statut et la mise en œuvre de la Corda Roucha de nouveau sur la feuille de route, il n'y a pas de raison que nous n'allions pas en discuter. Mais nous avions eu peur que lui, il avait déjà évacué cette question. Surtout que ce débat sur、euh, le statut et la mise en œuvre de la Corda Roucha, en fait, c'est vraiment le, le point. Qui englobe les autres. Vous ne pouvez pas discuter de la question de la sécurité si vous ne revenez pas sur les équilibres constitutionnels et de la Corde d a r u s s a des forces de défense et de sécurité. Nous sommes dans un pays où les forces de défense et de sécurité, surtout dans leur commandement, sont monocolores. Et si、eh, nous allons dialoguer. Vous avez des preuves Nous avons des preuves, puisque. Premièrement, le ministère de la Sécurité publique, le chef d'état-major de l'armée, le patron de la documentation, le commandant de la défense des institutions, tous sont ici des anciens partis et mouvements politiques armés et domaines ethniques. Que ça devrait alors figurer dans e temps Il faut qu'on s'entende sur l'équilibre des forces telles que ça avait été fait. Au départ. Maintenant, mais c'est le déséquilibre total. Les gens ne se sentent pas tout à fait à l'aise. Je précise, il ne provienne pas faut... des anciens, d'un ancien.、Bon. <rire> d'un ancien, disons d'un ancien. Alors, il faut traiter de cette question d'abord, avant de parler de sécurité. Parce que la sécurité, c'est un état d'esprit. Si les gens sont réfugiés, ils ne reviendront pas dans leur quartier s'ils ne sont pas suffisamment rassurés. Par les gens qui trouveront sur place. D'ailleurs, chez nous, nous n'insistons même pas beaucoup sur les Indé-Écoles, les, les forces qui viennent de l'extérieur. Les Indé-Écoles, c'est nos propres forces qui rassurent tout le monde. Et vous allez voir que les gens vont rentrer parce qu'ils se, se sentiront sécurisés. Donc, il n'y a pas une question qui soit analysée en dehors de l'esprit d a r o u c h a C'est ce que je veux dire. Mana, mais o u t Pas c e z v o s e みん な, な。 Pour ceux qui nous auraient capté en cours de route, et je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de dialogue i n t e r b u r o n d a i s organisé à a r u s h a en Tanzanie. Quelle est la suite au lendemain de la rencontre que le facilitateurs Mkapa a eu les 16 et 17 janvier Avec certains responsables et acteurs politiques dans cette ville tanzanienne. Quatre invités sont avec nous sur le plateau. Agaton Guassa, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale, président de la coalition Amise w e b r r u n d i professeur Ju juvenal Ngo Guanubusa, président du MRC r u l e n z a n g e m e r o y a Abel Gachatsi, président de l'Uprona, ainsi que Léon Fienakumana. n Vice-président du parti s a w a n y a f o d e b o l é o n c e Ngédakoumana, justement, espérez-vous prochainement vous rencontrer tous, comme le disait tantôt professeur n g a w a n o u b s s a je vais dire tous les protagonistes au conflit, mouvance et opposition, et bien sûr d'autres acteurs concernés. Nous avons évoqué. o n d i t que le prochain sommet, c'est en février. Tout à fait. Nous avons évoqué cette question avec nos facilitateurs des partis qui doivent négocier. De ce u x qui doit v e n participer dans ce dialogue, j'ai en train de r le même vocabulaire que les autres. Il l'a déjà dit, ça doit être un dialogue inclusif. De notre point de vue, le facilitateur a le devoir et l'obligation d'inviter toutes les parties qui sont concernées, que vous pouvez g r o u p e r si vous voulez, en、euh, trois.、Et、ça, c'est ma proposition. C'est la proposition de mon parti. Je pense que c'est la proposition de médiation a r r ê t Il faut que d'un côté il y ait le gouvernement, le pouvoir et ses alliés. Et quand on parlait des alliés, c h e r c h é s partout, au niveau militaire, au niveau société civile, au niveau média, mais partout. Et, et, et, et ses alliés, le Sénarède et ses alliés, les acteurs politiques, parce que cela a été déjà institué par la f e u e de route de, de, de mars 2013 et leurs alliés. Alors, en présence d'autres forces sociales comme la société civile, les conditions religieuses, pour essayer d'aider à l é g l i t Parce que ceux qui se disputent le pouvoir, c'est ceux des trois catégories en fait. Les questions en rapport avec notre économie, notre système éducatif, vont être débattues continuellement dans le pays, jusqu'à peut-être en peu fait du Burundi. Donc tout le monde est, doit participer. Mais aujourd'hui, il y a des questions spécifiques qu'on doit résoudre pour permettre le débat sur les, les questions de v o n d en tête. Alors, j'estime que si le facilitateur commet une erreur de ne pas inviter toutes ces parties concernées, mais à les, à les inviter quand même à d'abord se grouper et même. Par exemple, je prends le cas du troisième mandat. Si on prend, comme je l'ai dit, si vous prenez la crise du troisième mandat, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Alors, pourquoi inviter mille organisations lorsque. On p e u t les grouper en deux parties. C'est d'ailleurs la méthodologie que nous avons de proposer au facilitateur de prendre toutes ces questions, comme il a dit, d'abord de les prioriser, donc d'assurer une certaine priorité dans le traitement de ces questions. C'est là où je suis d'accord avec le professeur, d a i l l e r s le professeur e t o u j o u r s avec les r a n s Il dit. Si on suit le schéma Accord d a r o u s h a Constitution troisième mandat. Parce que les trois questions sont liées. Vous ne pouvez pas parler du troisième mandat sans parler de la Constitution du troisième m a n d a Ils sont ensemble. Donc ça se résume dans le statut de l'accord d a r o u s h a Alors, ça peut permettre de résoudre ces problèmes sécuritaires où l'armée, la police, le s é r v i national de r a s s i g n a sont en train d'être montés en violation totale de l'accord d a r o u s h a On le voit parce qu'on s'était a t e n d u que ces cours doivent être d e s c o u r s l o y a u x républicains, professionnels, qui ne sont pas au service d'un parti politique, qui ne sont pas au service d'une ethnie, qui ne sont pas au service de la région. Mais à partir de là, a v aujourd'hui, il a dit. l Et d e s équilibres sont en train d'être progressivement rompus. On le voit. Alors, ça peut permettre de régler cela. Il y a des q u e s t i o n s connexes aussi la milice, il va y a v o i e d'autres mouvements politiques armés en g e s t a t i o n On les entend parler vous a u r e d e Tabaras, le Fouribou, t a b a r a il y a beaucoup d'autres. Alors, ça peut permettre le désarmement aussi d'une autre partie de la population qui serait armée avec tout ce monde. Et comme il a dit, on cheminerait rapidement. La normalisation de l'action avec nos partenaires dans les b a i l e u r s p r o f a n t s pour améliorer notre économie, pour améliorer notre système éducatif, pour lutter contre le chômage, la pauvreté, la misère, la maladie. Donc, je suis d'accord avec ce schéma. Il faut les rendre p r i o r i t é i s ne pas commencer par n'importe quelle question. Deuxièmement, il faut bien fixer ce u x q u i doivent participer. Et troisièmement, il faut qu'on puisse préparer aux facilitateurs. Il faut qu'ils donnent un bon rapport. Si c'était De négociation au Burundi au p r o c s e t de la de... de... d é c i s des chefs d'État. Il donne un、vous、rapport. Il u t le, le préparer、oui. ou il vous prépare、oui. ou vous vous préparez <rire> Il faut l'aider le... le... aussi. Mm. Mm. Je l'ai vu pour répondre derrière votre question. La situation est un peu débloquable. Je l'ai vu d'état.、Mm. Parce qu'il、mm. pas... il... croyait que les Burundais commençaient à l'attaquer. Et de telle sorte, de... jusqu'au point où il a dit que si on continue à l'attaquer, s'il qu trouvait qu'il n'est plus utile qu'il va. Donc, je pense qu'en nous mettant d'accord d'abord sur les priorités, sur les parties qui doivent négocier, et en aidant le facilitateur à se renforcer, ça veut dire aussi en discutant en même temps avec ceux-là qui l'ont s mis en place, il y a des propositions pour le renforcer, je les ai déjà vues. Je pense qu'on irait très rapidement vers la fin de cette épreuve. C'est la même question chez Abel Gachati de l'Uprona. Est-ce que vous espérez prochainement vous rencontrer tous autour d'une même table à a r u s h a en Tanzanie Pouvoir et mouvance. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dialogue a été initié parce qu'il y avait un problème bon, pour l monde. Ce dialogue a été demandé par nous, les politiciens, par les responsables des partis politiques et de la société civile. Pour essayer de résoudre ce problème. Alors, aujourd'hui, la facilitation nous a informé que le vrai dialogue va débuter au mois de février. C'est à nous, alors, de répondre à ce dialogue afin de critiquer s'il y a des points, peut-être que la facilitation a mal abordé. C'est le moment, c'est le rendez-vous de le dire, étant présent à Amchat. La politique e t la c h a e de vie de nos jours. J'espère alors que d'abord la facilitation va inviter tous les intéressés pour qu'ils aillent contribuer pour pouvoir faire sortir notre pays à cette crise. Il y a également nous, les politiciens, qui devons quand même manifester la volonté d'aller contribuer là-bas au lieu de rester en arrière. J'espère alors que ce dialogue. Sera répondu par tout le monde car on n'a pas le temps à perdre.、Mm -hmm. On n'a pas le temps à perdre, d'autant plus que nous devons nous préparer aux élections de 2020. C'est le moment alors de poser toutes les conditions pour pouvoir aider le pays à sortir、euh, de cette crise et surtout commencer à réfléchir sur la façon dont、euh, le processus électoral de 2020 sera、euh, organisé. C'est pourquoi j'espère. Et je reste consacré.、Et、le dialogue et, du mois de février et, va,、euh, connaîtra la participation de tout le monde. Mais dans l'entretemps, est-ce que vous convergez avec le professeur Juvenal Moguano, vous a v e z MRC, e n d e m a i n que la, la, la facilitation a déjà rencontré et la mouvance et l'opposition, chaque partie de son côté Et donc, ce qui reste, c'est de vous retrouver ensemble, mouvance et opposition. Autour de la facilitation. Par mouvance, j'en comprends pas mal. Moi, par exemple, au sein du parti prenant, et au bord du lait des partis. Je ne sais pas si vous êtes de la mouvance, de l a p o s i t i o n Non, je suis de l a p o s i t i o n mais une opposition consultive qui n'a pas. Qui en a un a r t i non consultif Je suis, c'est différent. <rire> il y a des, des opposants, <rire> des oppositions <rire> radicales comme le monde. À des m o m e n a s une opposition légaliste, constructive, une opposition <rire> qui a participé aux élections. Il y a des partis politiques qui n'ont pas participé aux élections. C'est pourquoi je pense que quand la facilitation reçoit les partis, il reçoit les partis qui ont participé aux élections et d'autres, peut-être, qui n'ont pas répondu présents aux élections.、Mm -hmm. Mais cela ne s i g i f i e pas q u o i il n'est pas t o r t Qu'on est d a n s la mouvance, nous, on est d a n s l'opposition, mais l'opposition légaliste qui se prépare même aujourd'hui, bien sûr, l'opposition qui se prépare aux élections de 2020. Donc, Euh, S'il y a les partis dans la mouvance, le g o u v e r n e m e n t n'est pas dans la mouvance, il、mmh. e s d a s o p p o s i t i o n s Alors je pense que l'important c'est de recevoir tout le monde et surtout de mettre toutes les questions sur la table de négociation et essayer de donner des propositions, des voies de sortie pour pouvoir aider le pays à continuer à, dans cette démocratie. Professeur Juvenal m o u b a n o u b o u s s au sein du MRC, l'occasion de vous rencontrer avec la mouvance. L'occasion c'est pour bientôt, autour du facilitateur Benjamin Kappa. À condition qu'on nous invite, parce que la dernière fois on n'avait pas invité le parti au pouvoir. Ce parti au pouvoir, s'ils viennent, on sera ensemble, on va voir s'ils changent leur manière de voir les choses.、Euh, sinon, il n'y a pas une opposition qui soit moins constructive qu'une autre. Il y a des expressions différentes dans la manière de s'opposer. Il y a d'autres partis qui se disent dans l'opposition au niveau des, des mots, mais lorsqu'on les entend, notamment、euh, sur vos chaînes, ce sont plutôt des partis porte-parole、euh, du parti au pouvoir.、Euh, je ne voudrais pas citer les noms, mais c'est clair et sans équivoque. Il n'est parle même plus que、euh, le parti au pouvoir lui-même. On en connaît,、oui. ce n'est pas le cas de ma c h a t je l'avoue, je le dis exprès ici. Mais il y a deux parties. Il、oh. y a deux parties dont on dit, dit qu'ils sont de l'opposition constructive, qu'ils sont même les chefs de l'opposition. Mais ce qu'on les entend parler, c'est beaucoup mieux que n e s s o u i l l a m o u Surtout qu'il y a quand même quelques points communs qu'on entend avec、euh, certains partis qui disent. D'accord, on peut négocier, mais ne touchez pas la, notamment aux équilibres d'Arusha. Ça, c'est le cas de r a c h a J'ai lu son communiqué de, de, et je suis tout à fait d'accord avec cette position, par exemple. Il y en a d'autres qui ne pensent pas ainsi. Alors, moi, qu'est-ce que j'attends de, de ces prochaines négociations D'abord, une déclaration sur l'honneur de toutes les parties, en commençant par le parti au pouvoir, qu'on ne va pas toucher à l'accord d'Arusha. Ni à la Constitution et qu'on renonce, comme le Président l'a dit dernièrement, à un t r i è m e et e n quatrième mandat. Que ce soit clairement dit que tout le monde signe qu'on ne va pas toucher à la c ô t r d a l c h a t e t la Constitution et que les mandats doivent être respectés selon la Constitution. Si nous signons déjà cet engagement, s a n s m ê m e r a n d u m d'entente, le reste va en découler. Au moins, on sait qu'on ne va plus retourner en arrière. Et dans l'entretemps, La crise vient de durer le temps que ça vient de durer. Qui est beaucoup plus victime de la crise entre vous, responsables e s politiques, et la population Mais en fait, nous sommes、euh, des responsables politiques pour la population. Sinon, on n'aurait pas créé des partis. Oui, justement, en tout cas, vous représentez la, la masse, la population. C'est parce que nous voyons la, les difficultés dans lesquelles se trouve cette population que nous voulons que les, les négociations se passent assez rapidement très rapidement.、Mmh. C'est parce que nos membres sont en exil et, et que nous connaissons leur situation là-bas que nous voulons qu'ils rentrent rapidement. Donc,、euh, nous. Mais il doit y en avoir aussi ici、oui. dans le pays. Il y en a dans, dans le pays. Et s'agissant d'ailleurs du parti m e l Serre et Zangemelo, vous savez que nous, c'est surtout la politique de proximité. Avec les projets de développement. C'est sur, sur ça que nous insistons le plus pour qu'ils puissent tirer d'affaires. Vous vous imaginez bien que nous sommes tout près de la population, nous savons combien ils sont、euh, en difficulté. Aujourd'hui, le, le chômage des, des enfants, des universitaires, l'enseignement mal organisé, l'amateurisme dans l'organisation de l'enseignement fondamental, tout ça, ça touche nos populations avec lesquelles nous sommes toujours. Tout ça ne pourra pas changer avec. Un pouvoir qui veut à lui seul organiser、euh, la vie politique de cette manière. Est-ce que vous pouvez y aller directement en proposant des solutions pour sortir de la crise Quels sont les espoirs que vous avez Les espoirs. De toute façon, j'espère toujours. On ne peut pas faire de la politique、euh, en espérant ne rien changer. Sinon,、euh, autant ranger son tablier.、Euh, deuxièmement, le retour à la、euh, logique constitutionnelle. C'est ça qui va d'abord apaiser les esprits, pour que les gens ne soient pas toujours en train de fuir, mais qu'ils s'occupent à leurs travaux de développement. Parce qu'à la limite, il y a beaucoup de Burundais qui se disent Moi, ce qu'il me faut, c'est plutôt d'avoir, pouvoir manger une fois, pouvoir me loger, pouvoir me nourrir, pouvoir envoyer mes enfants à l'école. C'est ça que la crise a empêché. Et en remettant sur les rails la c o r d d'Alge à la Constitution, Il y aura au moins une certaine sécurité intérieure de la population et, et la population va pouvoir se redévelopper. Il, il faut un environnement serein, un environnement、euh, sain pour que les gens puissent se b a t t r à leurs occupations. C'est le même point de vue pour d'autres politiciens, responsables de partis politiques. Léonce, Abel. D'abord, il faut répondre à votre question que vous avez posée pour pouvoir bien cheminer. Qui sont p l u s victimes entre. La population, les citoyens et les hommes politiques. La population que vous, vous représentez La population est、oui. représentée par les institutions de l'État q u a n elles sont é l u s Répondez à la、élus. question、oui. posée. Vous <rire> <rire> voyez que la population, les citoyens aujourd'hui sont plus victimes que les hommes politiques. Alors, il y a des hommes politiques au pouvoir, il y a des hommes politiques qui gèrent les partis politiques. Mais dans l'ensemble, vous voyez que les conditions de vie, l'insécurité généralisée, La pauvreté, le chômage, la misère frappent beaucoup plus ces citoyens que nous, comme, comme politiques. Et c'est pour cette raison que nous devons effectivement redéfinir nos priorités. Redéfinir nos priorités par rapport aux questions qui engagent le pays et les citoyens et les questions en rapport avec l'accession au pouvoir. On commence avec les questions qui engagent le pays et les citoyens, ensuite l'accession au pouvoir. Parce que si le pays n'est pas là et que les citoyens ne sont pas là, Où est-ce que vous allez exercer ce pouvoir Alors maintenant, pour qu'on chemine réellement vers une voie de sortie, nous l'avons déjà dit, c'est peut-être faire des exercices complémentaires. D'abord, il y a des principes de base auxquels nous nous sommes déjà engagés avec nos partenaires, particulièrement les Nations Unies. C'est le dialogue inclusif qui inclut tous ceux qui sont concernés par cette crise sans émettre des c o m m u n Des de, de conditionnalités. c n principe a été de, de, déjà adopté. Deux, c'est le rétablissement de la Cour d'Arougien, et partant de la Constitution, et pour régler la question du troisième mandat. Trois, c'est le rétablissement des conditions, un environnement, si vous voulez, qui permette d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Et enfin, c'est de nous entendre, de nous convenir sur、euh, l'amélioration. Je dis bien l'amélioration, ce n'est pas une mise en place. Des mécanismes nationaux et internationaux pour garantir la mise en œuvre de l'accord d'Aroucha, de ce qu'on aura négocié comme、euh, accord additionnel.、Oui. Je, je pense que ce que nous allons négocier, ce n'est pas de l'autre accord d'Aroucha, ce serait intégré dans l'accord d'Aroucha. Mais enfin, je suis d'accord avec、euh, mon collègue professeur de nouveau sur une autre question les institutions de transition. Cette histoire doit venir après, avec un programme très clair pour créer cet environnement. Ce n'est pas une question à débattre avant. Le règlement de toutes ces questions pour Damarato, en rapport avec l'accord d'enjeu de la Constitution, en rapport avec les questions de sécurité.、Mmh. On doit mettre derrière toutes les autres questions. Ce sera vraiment pour dire bon, voilà, on s'est analysé ceci, ceci, la mise en œuvre exige ç a、mmh. Je suis d'accord avec elle.、Mmh. Désespoir, appel d'Achatzi. Concernant la question d'abord, entre nos politiciens et la population, qui est plus victime que l'autre、mmh. Bien sûr, la population est plus victime que nous. Donc, à voir comment la crise a éclaté, certains politiciens ils ont quand même trouvé les moyens de quitter le pays. Mais la population elle reste ici, elle c o u s s e dans la misère. C'est pourquoi faire la politique, il faut、euh, la faire en songeant à la population、euh, qu'elle représente. Oui. Donc, concernant、euh, la sortie de la crise, Ah, la première chose, c'est l'arrêt des violences. L'arrêt des violences, et surtout, c'est l'assassinat s ciblé, quels que soient les résultats. Il y a également le désarmement systématique de la population, et cela à tous les, et à tous les niveaux. Et nous, les politiciens, nous devons rompre les discours de r a i n e qui sont dans la t h é r e à inciter à la haine ethnique et à la guerre qu'on voit de sortir au conflit. Il y a également、euh, la primauté du droit quant à l'accession au pouvoir et à sa gestion. C'est une chose importante. Le respect des accords d'Arusha. Accord, les accords d'Arusha, quand même, ont permis、euh, à la stabilisation de notre pays. Ça, on ne peut pas le nier.、Et、il y a également le renforcement d'une démocratie pluraliste、mm -hmm. et fondée sur d e s réalités de notre pays.、Mm -hmm. et la démocratie du Burundi. Et、mm -hmm. surtout, il faut que les gens、euh, qui vont participer à ces négociations seront animés d'un esprit. De faire sortir notre pays à cette crise et surtout、euh, envie de se préparer aux élections de 2020. Un、mmh. mot à placer, honorable a g a t o n Oguassa. Vous êtes de la coalition Amis-Zéro, en même temps vice-président de la Chambre basse du Parlement. Oui, les Burundais ont droit à l'espoir et les Burundais ont droit à une vie stable dans les propres nations. Nul n'a été créé pour vivre réfugié, pour être un rebut de la société, pour quelque raison que ça soit. Alors, nous devons faire vite, avec détermination, conviction et bonne volonté, pour qu'on e trouve des solutions à notre crise. Avant tout ça, nous devons être tous conscients que nous sommes en crise, que ce soit ceux qui exercent le pouvoir ou ceux qui cherchent à exercer le pouvoir dans l'avenir. On ne doit pas se dérober. On ne doit pas chercher à jouer des tours ou faire des manœuvres dilatoires. Jusqu'ici, on n'a pas fait de dialogue comme tel, si ce n'est que des consultations par la facilitation. Et Dieu merci, si la promesse de démarrer le dialogue au mois de février est tenue, en ce moment-là, je crois qu'on devra alors débattre des questions qui ont été identifiées et il faut le faire pour l'intérêt de toute la nation. Et là, Ces questions, en fait, qu'on y aille avec un esprit qui est débarrassé de tout sentiment du genre sectarisme, parce que c'est ça qui a toujours causé des problèmes à notre pays. On doit, on doit y aller, non pas en passant à nos formations politiques, à nos appartenances, de quelque nature que ce soit, on doit y aller justement dans le souci de soulager ce peuple qui est meurtri par la faim, meurtri par la misère. Qui est victime d'une paupérisation galopante, on doit y aller dans le souci de susciter de l'espoir parmi le peuple burundais. C'est même l'une des caractéristiques principales en tant que leader, en tant que politicien, on doit avoir un degré d'empathie assez élevé. Sinon, nous serions en train de perdre notre temps. Et vous, vous espérez que la concrétisation de, cette, de cet esprit. Et pour bientôt Ça doit l'être. De toute façon, nous devons nous faire violence. Quand on est aux affaires, on aime y rester, autant faire ce p e u Mais on doit quand même se rendre à l'évidence que la nation ne se résume pas aux positions que l'on occupe dans, la, dans les rouages de l'administration. La nation, c'est les intérêts de tout le monde. Et donc, c'est en quelque sorte、mmh. une question de revisiter la, la, la gouvernance dans notre pays. Parce que c'est ça. C'est la crise de la gouvernance qui a toujours été source des malheurs des Burundais. Merci beaucoup, honorable Agaton Gwassa. Merci de votre contribution. Je rappelle que vous êtes président de la coalition a m i z e r e a b a r u n d i en même temps vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, professeur Juvenal Ngo w a n o u b o s s a Je rappelle que vous êtes le président du parti MRC e Lulenzangemero. Merci de votre contribution. Merci à vous. Merci à vous également, à Belgachat. Si je rappelle que vous êtes de l'Uprona, président du parti Uprona. Merci de votre participation. Merci de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à vous, honorable Léon s e i g n é n a Koumana. Je rappelle que vous êtes ici en tant que vice-président du parti Saraya f r o s i b o u Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de votre contribution.、Euh, merci aussi. J'en profite pour interpeller mes collègues pour comprendre que nous sommes en face d'un pays menacé. Que nous sommes en face d'une population fatiguée, découragée, déçue et désespérée, et agir en conséquence. Et Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Je rappelle qu'elle p o r t a i t sur le dialogue i n t e r b o u r r n n a i s d a r u c h a après la rencontre entre certains politiciens qui a eu lieu dans cette ville tanzanienne sous la facilitation de Benjamin Kappa. La mise en o u d r e était assurée par François Akimana. Francine Ndiokoubgaïo à la réalisation et au micro, vous étiez avec Léonce b i t a l i h o Très bonne suite des programmes sur Radio i t a n g a n i r o À la prochaine. e m o s a ï q u